Bonjour à tous et bienvenue dans Un Pot de 2016, la suite. Nous sommes le samedi 10 décembre, donc c'est la dixième édition. On va commencer tout de suite avec un artiste qu'on a déjà entendu dans cette série. On l'a entendu dans un projet solo, c'était David TMX. Et je vous avais parlé de, de ses autres projets, notamment Ecolali. Et eh bien voilà, on va écouter un, un titre d'Ecolali, de, ça s'appelle La Perouette. C'est extrait de l'album Chavirotti qui est sorti en 2013. On notre petite danse, c'est pas bon malin et ça vaut pas d'riper. Vamos, mon gamin, danser la verrouette Quatre pas en avant, quatre pas en arrière, c'est pas fatigant pour ton père et ta mère. On fait pas de pirouettes, on fait juste une roue On danse la voie de la Lorraine à la jive. Come on. <rire> et ben voilà quel que soit votre âge je pense que cette chanson ça donne envie de bouger de me danser alors euh, donc c'était donc Ecolali avec La Berouette et puis on va passer tout de suite au deuxième et dernier titre de cette édition c'est Drunk Souls avec le titre euh, la version acoustique de Comme Louise et Thelma et c'est sorti en 2014 Niech on n'en voit pas derrière tes lunettes. Maquillage, camouflage, une petite toi, te crie. Montre-toi, tu voudrais bien renaître, mais tu n'y arrives pas. Dzień Petite précision, c'est pas en 2014 que c'est sorti, mais en 2012. Et voilà, c'était donc le deuxième et dernier titre de cette édition. On se retrouve demain, si tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao